et on est dans, dans maintenant dans la deuxième partie de la critique détaillée euh, à propos des paroles al Azindani. Et euh, dans cette partie-là, il explique les choubouhats qui ont été donnés par Abdelmajid Azindani dans une cassette qui s'intitule Al-Imtihabat, Wahiradatul-Oumma. Al-Imtihabat, cest c'est-à-dire les élections et la volonté de la volonté de Donc le chef, il dit, الثاني, uh, وتنح uh, donc il dit ça c'est ob les, les observations ou les, points qui, ont été, euh, les points qui ont été mentionnés au sujet de cette cassette là et elles sont euh, divisées en douze petits points euh, c'est moins, moins long que les, cours, que les points précédents qu'on a vu dans les cours précédents parce que ce sont des, euh, des petites chuburats des, des qui ont déjà été réfutés dans, en grande partie dans les cours précédents donc le chef, parfois il fait juste euh, renvoyer les gens aux exemples qu'il a mentionnés auparavant dans les autres chapitres Euh, Précédence. Donc, c'est moins long les, les réponses, mais quand même, il euh, y a des, des points nouveaux qui ont été euh, il, et, à, qui ont été abordés, qui n'avaient pas été abordés dans les, euh, les exemples précédents. Donc, on peut quand même tirer des choses bénéfiques là-dedans aussi. Le Sheikh dit: « La première fois qu'Allah a c'est les paroles de Abd al-Majid Al-Zindaï. » الملاحظه الاولى قال جعل الله الطريق الى اقامه الحاكم على لسان نبيه بالبيعه والبيعه كما يقول عنها الفقهاء والعلماء هي عقد بين الحاكم والمحكوم كيف تكون البيعه قال عمر بن الخطاب فيما رواه عنه البخاري محذرا الا لا يبايعن رجل رجلا من غير مشوره المسلمين البيعه ليست حق ليست حقك انت ليست ليست حقك أنت بل حق هذا وحق هذا فالامير الذي سيتولى مش عليك انت وحدك وعلى على الكل فيجب ان نشترك جميعا في اختياره Le chef, il mentionne les paroles de Zendani à ce sujet-là. Il dit, comme premier point, à propos de ces paroles, Allah a fait que la voie pour établir le dirigeant, selon la langue de son prophète, sur la langue de son prophète, que ce soit par la bai'a, c'est-à-dire la façon de choisir le dirigeant, qui d'établir un dirigeant, selon les paroles du prophète, c'est par la bai'a. Et la bai'a, c'est le d'allégeance. Le serment d'allégeance. C'est comme un genre de contrat entre les dirigeants et les personnes qui sont euh, les dirigés, ceux qui sont sous l'autorité de ce dirigeant-là, comme ça a été expliqué par les ulama de fiqh et par les ulama, en général, les savants de l'islam. Donc, comment est-ce qu'on effectue cette payahat comment, comment se passe cette, euh, ce serment d'allégeance Le cheikh il dit euh, que Omar ibn al Khattab, euh, Il l'a expliqué dans les paroles qui ont été rapportées à son sujet de l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari a, a mentionné les avertissements de Omar ibn al-Khattab à ce sujet-là. Et Omar ibn al-Khattab <coughs> a dit euh, que, que quelqu'un ne, ne, ne donne pas la baïa à un autre homme sans consulter les musulmans. Donc il dit que la veillée, c'est pas ton droit à toi, c'est pas ton droit à toi, mais Yani, euh, c'est le droit de tout le monde, okay? là, Donc, Donc c'est pas ton droit, à, ton droit à toi ou à toi, c'est le droit de tout le monde, parce qu'il dit que l'Amir, il va pas être ou le dirigeant, il va pas être ton dirigeant sur tout, le dirigeant sur toi seulement. Son autorité sera sur tout le monde et donc tout le monde doit participer euh, dans le choix du dirigeant. Donc, c'est ce qu'il essaie de faire euh, comprendre aux gens que euh, tout le monde a son mot à dire dans le choix du dirigeant. Le dit Weet je wat? Het is een hele is een de grote kwestie. Het is een hele de kwestie. Het is een hele grote kwestie. Het is een hele grote is een hele grote kwestie. Het is een een hele grote is d'allégeance ou la BA qui est en accord avec les règles de la sharia. Donc, on a déjà expliqué dans les points précédents qu'on ne peut pas faire une analogie entre ces deux choses-là. Parce que la BA et les élections sont totalement euh, différentes et les conditions de la BA sont totalement différentes de ce qui est euh, mentionné dans euh, les élections. Donc, on ne peut pas faire de comparaison entre les deux. Et le deuxième point de vue, al du Hustani, أما استدلالك بقول عمر رضي الله عنه فالمقصود به استر... استشاره أهل الحل والعقد ممن تقدمت صفاتهم لا استشارة جميع المسلمين بما فيهم الجاهل والحزبي والمذهبي والمتعصب و... و... وهذا لا يقوله عاقل فضلا عن صحابي جليل شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة كذلك أن تكون البيعة علنية. ومعلومه لا لا لا Le chef is comme deuxième point c'est que la façon l'exemple que tu utilisé comme preuve en mentionnant la parole de Omar radiallahu anhu il faut savoir que cet exemple là il ne s'applique pas au cas que tu mentionnes, parce que lorsque Omar ibn al-Khattab, il dit par exemple euh, qu'il faut, euh, faut demander la consultation des musulmans, il parle bien entendu du, du conseil ou de la consultation de ceux qu'on appelle « ahlul shill wal aqd » et dans les coups passés on a expliqué les conditions de ceux qui sont mentionnés euh, ou de ceux qui sont euh, éligibles ou euh, aptes à faire partie de ceux qu'on appelle « ahlul shill wal aqd » Et ce ne sont pas tous les musulmans en général, euh, qui, parce qu'on sait que parmi les musulmans, il y a les ignorants, il y en a qui sont des chesbillis, il y en a qui sont des euh, gens qui suivent aveuglément euh, un madhhab, un madhhabi al et sans oublier les autres, hein, qui font partie des groupes de euh, communistes, socialistes, athées ou autres. Et donc on ne peut pas calculer ces gens-là comme faisant partie de al Hilli wal-Aqd, puisqu'ils sont parmi des soit des gens qui sont euh, considérés parmi des gens de Béda, ou bien des femmes même dans certains partis politiques qui sont basés sur la mécréance, et ainsi de suite. Les chèques disent « Ouahada yakouluhu »« Hada la yakouluhu » Quelqu'un qui pense que c'est tout le monde qui doit donner son opinion pour choisir le dirigeant, il n'y a personne qui dit ça euh, parmi les gens qui sont euh, qui possèdent une raison, et qui sont raisonnables. Et, sans, sans, sans, compter un noble sahabi, comme Omar ibn Khattab, puisque, il y a une, on sait très bien que Omar ibn Khattab ne dirait jamais une chose pareille, et, euh, sans compter qu'il fait partie de ceux que le prophète Muhammad alayhi wa sallam a dit à leur sujet qu'il serait au paradis, et il y a un témoignage du prophète alayhi wa sallam à ce sujet-là. Il dit de même que, euh, la bai'a, elle doit être faite, lorsqu'elle est faite, Selon la Sharia, elle doit être faite ouverte, c'est-à-dire ouvertement, en plein, euh, devant tout le monde, puis à haute voix, puis euh, publiquement. Hein, et euh, ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière secrète, comme la bay'a qui se produit dans les groupes de Histiyin, hein, Comme par exemple, certaines jama'at, comme les Ikhwan et d'autres, ils ont leur jama'at, elle est basée sur une, une bay'a. Il est béra, béra, elle est basée sur une béa, mais cette béa elle n'est pas euh, publique. Puis, bien entendu, elle est, elle est secrète. Et il y a d'autres jamaat qui ont des. Qui ont des euh, comment je pourrais dire Qui ont des qui sont aussi. Euh, servies. Et il y en a qui disent non, ça c'est comme la, la béa pour un voyage. Quand quelqu'un par exemple il part en voyage, il choisit un amir, on fait la béa et. Euh, ça y est, euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui est contraire à l'islam parce que c'est juste une beya pour le voyage et on a déjà réfuté ça dans les cours passés on a expliqué que ça, ça ne s'applique pas puisque la beya dans le voyage c'est une beya qui dure uniquement durant la période du voyage après le voyage ça y est, c'est fini et non seulement ça, mais ça se limite euh, uniquement aux questions qui ont rapport avec les, les choix et les décisions par rapport au voyage C'est pas une bai'a qui va être comparable à la bai'a qu'on donne à un dirigeant d'un État ou d'un pays musulman. D'accord Donc, ça ne s'applique pas. Et il y en a qui disent, non, ça c'est une bai'a juste dans la da'wah et tout ça. Et c'est la même chose, il n'y a pas de dalil dans le Qur'an et dans la sunnah pour dire que tu peux donner une beira de ce genre à quelqu'un qui s'est présenté comme étant chef d'une jama'a islamique. À moins que ce soit le dirigeant lui-même qui l'ait désigné comme étant responsable de d'un groupe ou de quelque chose qui a comme tâche euh, de faire la darwa dans la société. Et ils répondent aux dirigeants officiels du pays. Dans ce cas-là, ok. Dans ce cas-là, ils sont considérés comme un organisme qui fait partie des organismes qui composent le gouvernement et un, un, ce sera une organisation officielle qui font partie de l'organisation gouvernementale et qui répondent à l'autorité du dirigeant. Tandis que les gamarades qui sont établies maintenant aujourd'hui dans les pays musulmans, elles sont indépendantes du gouvernement et non seulement ça, elles compétitionnent avec les dirigeants dans le sens qu'elles essaient de, de s'accaparer du pouvoir puis de faire la compétition aux dirigeants pour essayer de, de le renverser ou de, de faire diminuer sa popularité dans le sens qu'ils veulent euh, montrer ses péchés et ses défauts pour, euh, faire que les gens, les gens votent pour eux au lieu de voter pour le dirigeant qui est en place. Donc ça, c'est pas des méthodes islamiques, c'est des méthodes qui viennent des couffards, ainsi de suite. Et la Beira, comme on a expliqué, c'est uniquement pour le dirigeant officiel, non pas pour les jamaat ou les Amirs d'un groupe qui s'est, euh, détaillé ou euh, présenté eux-mêmes comme étant des, des ou ainsi de suite. Et la même chose peut être au sujet de la Bey'a qui se donne dans les Turuq-Sufiyah. Lorsqu'ils font les initiations euh, d'un mouride pour qu'il rentre dans la tariqa, il doit donner une Bey'a à un cheikh et ainsi de suite. Et ça aussi, c'est la même chose, C'est pas quelque chose qui est dans la Sunna. Le prophète sallallam, euh, il ne nous a pas enseigné de faire ce genre de choses. Et euh, il y a même, c'est même arrivé au point où, dans certaines Turuq-Sufiyah, La personne qui est successeur du, du fondateur de la tariqa, euh, il l'appelle le « Khalifa » de la tariqa. Hein, et il lui donne une « bai'a » de la même façon qu'on donne une « bai'a » à un dirigeant politique, hein, celui qui est chef d'État. Et dans certains pays, c'est pire que ça encore, le chef de l'État, il vient lui-même pour euh, y aller embrasser les pieds de, de ce « chef soufi » et des choses de ce genre. En hij s'associeert par terre devant le sheikh Sufi, alors que c'est lui le chef du pays. Donc on voit comment la bid'ah a égaré ce genre-là. Après, le sheikh, il m'a dit: Ik Wat de imam al-Shawkani zegt: Ik de imam Shaukani, إِنَّ مِنَّ الْمُعْتَضَرِ هو وقوعُ الْبَيْعِ لَهُ الْإِمَامِ. Mِنْ أَهْلِ الحِلّ هي الذي بعده وتحرم معه المخالفه وليس من شرط ثبوت الامامه ان يبايعه كل من يصلح للمبايعه ولا من شرط الطاعه على الرجل ان يكون من جمله المبايعين فان الاشتراك في الامرين مردود باجماع المسلمين اولهم واخرهم سابقهم ولاحقهم ففي افتراض سيل الجرار فوليو 4 اناتاج 515 Jusqu'à la page 513, toutes ces paroles de l'imam, il dit que qu'est-ce qu'on doit considérer dans la question de la bai'a et savoir quand est-ce qu'elle est affective et quand est-ce qu'elle est valable. C'est lorsque la bai'a a été donnée à un dirigeant par ce qu'on appelle « ahlul wal aqd et euh, c'est à ce moment-là que c'est obligatoire pour tout le monde d'obéir à ce dirigeant-là après, après que la bai'a a été faite. Et à partir de ce moment-là, on affirme que, et on a, on, on, on a déterminé que c'est à lui qu'appartient euh, le pouvoir hein, et la wilaya de, de la walaya du pays. Et au ma'ahu al-mukhalaf, à partir de ce moment-là, on n'a plus le droit de le contredire dans, euh, dans, dans ses décisions et dans ses choix, sauf si c'est bien entendu des choses qu'il nous ordonne de faire qui sont haram, parce que là, on n'a pas le droit de l'obéir dans le haram, mais dans le reste, on est obligé de l'obéir et ce n'est pas une condition pour que la euh, beya soit valable, ce n'est pas une condition que tout le monde qui est apte à donner la beya, le donne. C'est-à-dire c'est ce n'est pas obligatoire que tout le monde qui fait partie d'un l'Ahl al-Shell donne la beya. S'il y en a une partie qui l'ont donnée, ça compte pour le reste. Et il y a des gens comme ça, je me rappelle où j'ai rencontré des frères de certains pays et ils me diraient, ils me disaient par exemple Ah mais dans mon pays il y a euh, un dirigeant puis un, un, chaque fois il donne les, les, les, les, il donne la Baya euh, au dirigeant et ainsi de suite. Il dit Mais moi j'ai jamais donné la baya et moi je lui expliqué, je lui ai dit c'est pas une condition que toi tu donnes la baya pour que euh, il soit ton Wali Amr ou bien qu'il soit ton dirigeant ou ton chef. L'important, c'est que les, les, les responsables de, de chaque région, eux qui sont en fait euh, les gens qui ont l'autorité là où tu vis, hein, dans ta ville ou dans ta région, eux, ils donnent aux dirigeants la beya, et ça compte pour tout le monde. Ça compte pour tout le reste des musulmans. Parce que eux sont ahlul shayl wal Ce n'est pas nécessaire que chaque individu musulman ait donné la veille à un dirigeant pour que ça compte d'accord et euh, donc il dit la, la le fait d'exiger de, de, que tout, toute personne apte à faire la veille euh, la face pour que on obéisse à cet homme-là ça c'est quelque chose qui ne fait pas partie des conditions et c'est une ce sont des conditions qui sont rejetées par le consensus des musulmans des du, du, les, les premiers musulmans comme les derniers euh, sont tous c'est-à-dire d'accord pour dire que on est pas une condition que tout le monde est fait là d'ailleurs même parmi les gens de al aqd akbar c'est pas une condition après il dit al-munafatul salmiyyah al-ainna na fil islam ntagh shuru' tan liman nakhta' wa shuru' tan liman nuba'ah fi ghairi fi ghairi bilad al-muslimina wa fi ghairi ahl al-islam Laai je tebetuna We nuan de encore une fois, dans ce deuxième point là. Il dit que nous dans Il dit, nous, dans l'islam, on met des conditions pour la personne qu'on choisit comme dirigeant. Hein? Et on, donne, on, met des conditions comme euh, on met des conditions pour les personnes qu à qui on donne la baïra. Dans les pays autres que les pays musulmans, pour les, non, pour les gens qui sont autres que les musulmans, eux, ils n'ont pas ces conditions-là comme nous. Hein? Il, il, il considère uniquement comme condition que les gens soient satisfaits, que les gens soient satisfaits de, de la personne pour qui ils vont voter. Il dit, tandis que nous, on rajoute quelque chose de plus à ça, et euh, non seulement les gens doivent être satisfaits de, de cet homme-là, mais il faut que cette personne-là ait respecté certaines conditions et certaines aptitudes qui lui permettent hein, de le faire. <rire> donc euh <rires> donc c'est ça alors qu'est-ce que ça veut dire ça quand je, je lis cette parole là et j'ai l'impression que j'entends par le Ramadan, quand il explique la, les affaires de démocratie il dit les mêmes choses qu'est-ce qu'il qu qu dit il dit ça il, Bon, quand il a, il a une cassette où il parlait de la démocratie il commence à expliquer que Bon, il y a plusieurs modèles de démocratie, puis, étant donné qu'il y a différents modèles de démocratie, ça veut dire qu'il y a différentes façons de le comprendre et de l'appliquer, puis nous, on a juste à essayer de trouver lequel de ces modèles-là est en accord plus avec l'islam, puis dans ce cas-là, ça, ça va être islamique, puis dis, nous, en plus de ça, on, on, on, a, on a quelque chose de plus dans notre façon de voter, c'est qu'on rajoute notre éthique morale islamique dans le choix de notre dirigeant. Puis il dit, c'est pas important qu'il soit musulman. L'important, c'est ses compétences. Donc, qu'il soit musulman ou non musulman, l'important, c'est qu'il ait les, les compétences nécessaires. Hein? Et puis, qu'est-ce qu'il dit par la suite Il dit, <coughs> si tu es un musulman, mais tu n'es pas compétent, je vote pas pour toi. Mais si tu es un non musulman, et tu es compétent, je vote pour toi. Hein? Et puis après. <rire> <rire> alors que déjà dans l'islam un cancer il n'a pas le droit d'être au-dessus des musulmans et d'être le dirigeant des musulmans donc il euh, y, y a ça puis après il, euh, il dit par exemple aussi que tu vas faire un vote basé sur euh, yani, euh, ta morale euh. mais je me demande où est-ce qu'elles qu vont leur morale lorsqu'ils euh, votent pour des gens qui permettent l'homosexualité et qui permettent toutes sortes d'autres choses haram dans l'islam. Et eux, ils se basent juste sur des questions politiques comme par exemple, qu'est-ce qu'un dirigeant en particulier va dire de la Palestine. Et le pire c'est qu'ils disent tous avant les élections euh, qu'ils sont pour ci ou pour ça ou contre ci ou contre ça, mais lorsqu'ils sont au pouvoir par la suite bien entendu, euh, la réalité c'est qu'ils sont Bien souvent, euh, je parle des dirigeants dans les pays non-musulmans, sont toujours en la faveur des, des, des, de, de, de, des Israéliens, du gouvernement israélien en, en grande partie. Parce qu'ils peuvent pas être contre, ce sont leurs alliés, hein. Donc, ils peuvent pas devenir ennemis du jour au lendemain avec leurs alliés, hein. Ils sont leurs maîtres, même parfois, comme tu dis. Et, euh, donc ça, c'est de un. Puis, euh, non, non seulement ça, mais c'est que, Bon, pour les questions des pays musulmans, les, les questions euh, d'alliance politique, ainsi de suite, ça c'est une autre, une autre question. Mais c'est juste pour comprendre le point que Zendani essaie de faire c'est qu'il faut qu'il y ait des conditions dans la personne qu'on va choisir. Et on va lire la réponse du Cheikh à ce sujet-là. Il dit :« تراء فيه الشروط الواجب توفرها في الخليفه والحاكم المبايع له وقبل الاجابه على هذا التساؤل يحسن بنا ان نذكر الشروط الواجب توفرها في الخليفه المبايع له Donc on va lire les conditions, d'accord, pour euh, par rapport aux dirigeants, et on va essayer de passer vite là-dessus parce que euh, c'est c'est que c'est des conditions euh, qui sont euh, bien, bien connues dans l'islam, donc on n'a pas euh, beaucoup de temps à passer là-dessus. Le cheikh a dit, Waqar Hassan Khan. En passant, Siddiq Hassan Khan, il était lui-même un dirigeant un savant de l'islam et un dirigeant en même temps. Parce que euh, sa femme, la femme qu'il a épousée, elle était mariée avec le dirigeant à son époque. Et euh, qu'est-ce qui est arrivé C'est que quand son mari est décédé, elle s'est mariée avec lui, avec ce, ce cheikh. Et donc, il est devenu dirigeant. Et dans sa région, en Inde, il avait fait ouvrir plein d'écoles pour enseigner l'islam et Sharia le hadith et tout en het was een der de weg al-Hadith. MashaAllah, hij heeft verschillende goede boeken geschreven. Ik ga je iets vertellen. Qalasuddin Hasan Khan, "Weer en de En we hebben geleerd, is de ونهيهه عن المنكر وإرشاده إلى تحصيل السكينة الباطنه وإزالة الرذائن واكتساب الحمائد ثم امتثال المسترشد, امتثال المسترشد في كل ذلك الشذ الثاني العدالة والتقوى فيجب أن يكون مجتذبا من الكبائر غير مسر على الصغائر الشرط الثالث أن يكون زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة مواطبا على الطاعات المؤكدة والأذكار المأثورة المذكورة في صحيح الأحاديث مواطبا على تعلق القلب بالله سبحانه الرابع الشرط الرابع أن يكون أمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مستبدا برأيه لا إمعة ليس له رأي ولا ولا أمر ذا مروءه وعقل تام يت... ليعتمد عليه في كل ما يأمر به وينهى عنه الشرط الخامس ان يكون صاحب صاحب المشايخ صاحب المشايخ بهم دهرا طويلا مختصرا حسن خان يقول Euh, premièrement qu'il ait une connaissance de al kitab wa sunnah il dit je ne veux pas dire l'extrême de ou bien le plus haut degré de ce, de, ce, de la science du Qur'an et de la Sunnah mais on a uniquement mis comme condition qu'il doit avoir une science parce que le but de la beya c'est pour qu'il puisse ordonner le bien et interdire le mal donc ce dirigeant là il faut quand même qu'il ait une certaine connaissance et aussi il doit être capable de d'orienter et euh, aller les gens vers qu'est-ce qui amène la sérénité à l'intérieur de lui-même et, et s'orienter lui-même et les autres également vers qu'est-ce qui amène le bien et la paix à l'intérieur et aussi d'enlever qu'est-ce qui est mauvais en lui-même et chez les autres aussi s'il si est capable donc il doit connaître ces choses-là et il doit être capable aussi d'acquérir les les qualités euh, qui sont louables qui sont des bonnes qualités et euh, de les mettre en application Et aussi, donc, c'est-à-dire que, bien entendu, c'est une condition. S'il n'a pas le plus haut niveau de connaissance, comme on va le voir tout à l'heure, bien dans ce cas-là, ce n'est pas grave, parce que euh, l'important, c'est qu'il euh, prenne le conseil de, des ulama dans les cas où euh, il n'a pas la connaissance des détails de du Coran et de la Sunna, il se réfère à des savants de, de, de l'islam qui vont lui indiquer les meilleures, les meilleures réponses et bien, et du Coran et de la Sunna au sujet des questions qui font partie de, de la religion. Comme deuxième condition, il faut qu'il soit juste, qu'il ait une Taqwa, qu'il ait de la piété. Euh, et qu'il faut qu'il s'écarte des grands péchés et qu'il euh, ne persiste pas à faire des petits péchés. Euh, comme troisième condition, il faut qu'il soit quelqu'un qui, qui, qui ne prenne pas la dunia, euh, qui ne donne pas dans son cœur une, une trop grande importance à la dunia, Qu'il, euh, qu'il, qu'il aime qu'est-ce qui l'amène vers l'au-delà, hein, et qu'il, euh, qu'il continue régulièrement à faire des bonnes œuvres, wa wa Barakatou, hein, qu'il fait les bonnes œuvres qui sont, euh, confirmées par la charia, qu'il fasse les Hazkar, qui sont mentionnés dans la Sunna et, euh, qu'il, euh, continue à, euh, yanni, disons, euh, Oui, ça. Il doit suivre les, les, et les, les duas les azkars, les ex qui sont dans les hadiths authentiques. Donc, euh, il faut qu'il fasse les azkars qui sont rapportés dans les hadiths authentiques et qu'il et qu'il s'accroche le cœur euh, au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et à Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. Donc, ça veut dire que, bien entendu, euh, il faut que ce soit quelqu'un de pieux. C'est, quelque chose qui, euh, qui est bon. Et il dit quatrièmement, Il faut qu'il leur donne le bien, qu'il interdise le mal. Euh, il faut qu'il ait son propre opinion dans les questions, dans le sens qu'il faut qu'il se soit quelqu'un qui ait euh, une certaine, euh, un certain niveau d'intelligence de, de, et de, de caractère, de personnalité. Qu'il ne va pas être quelqu'un qui qui, euh, qui écoute tout le monde, n'importe qui, et il et comme euh, comme je disais tout à l'heure quelqu'un qui Qui, euh, qui, la, qui se laisse influencer facilement par n'importe qui, euh, qui suit les opinions des autres, qui n'a pas d'opinion à lui, qui, et faut il faut qu'il ait Al-Muru'a, c'est-à-dire al il ne va pas faire des choses qui vont le dégrader devant les gens, même si ce ne sont pas des choses haram en elles-mêmes, mais il ne va pas faire des choses qui ne sont pas euh, considérées comme étant euh, des choses euh, faisables, en public, euh, dans, selon la coutume, dans l'endroit où il vit. Tu vois? Comme par exemple, si certaines choses sont mal vues dans une société ou dans une coutume, il ne va pas les faire publiquement. Hein? Ouais, comme, <rire> oui, comme par exemple, si par exemple dans une, dans une société, euh, supposons, euh, Marcher sans, sans, sans quelque chose sur ta tête, c'est mal vu. Donc il ne va pas venir devant les gens tête découverte. ça c'est des exemples de Mouroua. Ou bien il ne va pas, par exemple, marcher dans la rue puis il va manger quelque chose en marchant. Si c'est mal vu de faire ça. Ça, va, ça fait baisser son, son, l'estime que les gens ont de lui, le respect qu'ils ont envers lui, baisse à cause de ça. Donc il ne va pas le faire. Ça c'est des exemples de ce qu'on appelle Mouroua. Il y a des choses qui détruisent ça, cette morua qu'on appelle, euh, que les ulamas désignent euh, par le terme khawar et al des choses qui viennent détruire ou briser la morua. Et al murua qu'est-ce qu que ça veut dire C'est tout ce qui fait de toi une personne euh, respectable et honorée, et respectée, et bien vue, hein, bien en vue. Et, euh, Donc c'est comme un peu, tu peux dire, euh, une certaine noblesse dans le caractère, puis dans les manières. Hein. Donc, tu agis comme quelqu'un de noble et de respectable. Euh, ah, est ça. Euh, il faut que la, personne, que la personne à qui on va donner la beira ait préférablement euh, côtoyé les savants et les choyots, qu'il les pris un peu de leur comportement, et de leur manière, et de leur bonne manière. Donc, ça, c'est des choses qui sont... Euh, qui sont euh, mentionnés dans les conditions de, euh, de, ce, de, Hassan Khan dans son livre écrit le karama, qui maqas de l'imam. Et, euh, il y a un autre, euh, un autre point, euh, le chef il mentionne les paroles d'un autre chef qui a écrit un livre à ce sujet-là, c'est, Saïd euh, Abdel Azim, il dit dans Shurut al Khalifa, dans les conditions du Khalifa. أن يكون قرشيا والنصوص الشرعية دلت على أن ذلك التقديم الواجب لهم في الإمامة مشروط بإقامتهم الدين وطاعتهم لله ورسوله فإن خالفوا أمر الله فغيرهم ممن يطيع الله فغيرهم ممن يطيع الله سبحانه وتعالى وينفذ أوامره أولى منهم لشيخ الزيء Comme condition, la première condition qui est mentionnée pour le Khalifa, c'est qu'il soit de Quraish, de la tribu de Quraish. Donc, s'il si, euh, y a un, une personne qui est Quraishi, c'est lui qui doit être donné, c'est qui doit avoir la précédence dans le choix de la personne à qui on donne l'allégeance pour le, la pour euh, le Khalifa. Il dit, il y a des texte, par contre, qui mentionne que l'obligation, c'est ça, les textes mentionnent l'obligation de faire de donner précédence dans notre choix à quelqu'un qui est Qurashi, dans la question de l'imam, et que c'est une condition, pour euh, mais euh, c'est une condition par contre, il doit établir la religion et l'obéissance d'Allah et de son messager, en premier. Si c'est une personne qui contredit à l'ordre d'Allah et de son messager, et qui n'est pas une personne qui la bonne voie, dans ce cas-là, on donne la précédence à quelqu'un d'autre, même s'il n'est pas Korachi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, d'après ce qui est écrit dans ces paroles-là, c'est que si on a le choix entre deux personnes et les deux personnes sont bonnes, mais un des deux est Korachi, on doit donner la précédence à celui qui est Korachi sur celui qui n'est pas Korachi, qui n'est descendant de Korachi. Toutefois, si... Celui qui est kurachi, il n'est pas un bon musulman, ou n'est pas sur la bonne voie. Et celui qui est kur, qui est, celui qui celui n'est pas courachie, il est sur la bonne voie. Et que et C'est un, un homme qui est sur le Coran ou la Sunna, et qui suit la, la bonne voie. Dans ce cas-là, celui qui pratique bien l'islam, ou qui est un bon musulman, qui est sur la Sunna, il a la précédence. Sur celui qui est courachie, puis qui est un mauvais musulman, ou bien qui est un ou des choses comme ça. Wallahu alam. Et le cher est dit par la Suisse, Kaunu hu zakaran. Deze man, il faut que ce soit un homme. Il ne peut pas être une femme. Contrairement à la démocratie, une femme peut être un dat is interdit dans l'islam. Troisièmement, ولا ورد في ما يدفعه بل ورد ما يقويه ويؤيده كما في الاحاديث الصحيحة المصرحة بطاعة السلطان وإن كان عبدا حبشيا وقد أمر صلى الله عليه وسلم مولاه زيد بن حارثه وكذلك ولده أسامة بن زيد على أكابر المهاجرين والأنصار ها؟ كما هو معروف في كتب الحديث والسير اما الإمامة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم منصبها وصرح بها وصرح بها كذا في الاصل ونعل الصواب بمن وصرح بمن يصلح لها نعم Esclave, donc il faut qu'il soit libre, il faut pas qu'il soit esclave. mais il mentionne les paroles d'un imam al à ce sujet-là, il dit ça c'est par rapport au Khalifa. toutefois, si euh, c'est une question de, par exemple, quelqu'un qu'on met en charge ou à la tête d'une armée ou comme amir dans une région de l'Empire islamique ou dans un endroit où euh, il y a un comme maire d'une région ou des choses comme ça, alors dans ce cas-là il n'y a pas de problème hein? Euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a établi comme chef d'une armée euh, Zayd ibn Harith alors que c'était son esclave et a même chose pour Oussama ibn Zayd qui est le fils de Zayd euh, et il a été au, à la tête de l'armée alors que sous son commandement il y avait les plus grands, les, les plus grands parmi les Mouradjinines et les Ansars euh, donc ça c'est un exemple de même qu'il y a un hadith authentique qui est rapporté au sujet que euh, lorsque Euh, on a un dirigeant on doit l'écouter et l'obéir même si c'est un esclave éthiopien et donc ça c'est la preuve aussi que dans des cas comme ça oui, si c'est un dirigeant qui est au-dessus de nous et que c'est un esclave dans ce cas là on est obligé de, de l'écouter et de l'obéir et ça c'est mentionné clairement dans les livres des hadiths et les livres de, qui, qui parlent des histoires qui ont voir avec les, les jihad et tout ça et les, les exemples du prophète à ce sujet Mais en ce qui concerne la, la, la position de dirigeant suprême de, de, ou l'imam, le prophète a dit qu'il euh, a clarifié qui est la personne la plus apte à être euh, à ce poste-là. Et il dit c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit, qu'il ait atteint l'âge de la puberté, au moins. Il faut qu'il qu soit. Une personne qui a toute sa tête, qui, qui est intelligent, raisonnable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit fou, qu'il n'ait pas qu sa raison. Yani. Euh, Sixièmement, euh, il dit qu'en partant, il ne faut pas choisir quelqu'un qui est injuste. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit juste on peut pas au départ choisir quelqu'un qui est connu pour son of impiété ou quelqu'un qui est pécheur والسلوك في مسالك المتقين. ثم إذا لم يثبت على ذلك كان عليهم أمره بما هو معروف ونهيه و... بما عما هو منكر. ولا يجوز لهم أن يطيعوه في معصية الله. ولا يجوز لهم أيضا الخروج عليه ومحاكمته إلى السيف. فإن الاحاديث المتواتره قد دلت على ذلك. Maar zijn degenen die zijn in het leven van de mensen, die zijn in al leven van de in sharaha sadruhu van de mensen, die zijn in het leven van de mensen, die zijn Il dit leven van de mensen, de de mensen, die zijn Les gens d'Ahl-Ukhalil ou Al-Aqd ne doivent pas donner la bai'a à quelqu'un qui n'est pas juste, au départ, euh, sauf... Attends... Ils ne doivent pas donner la bai'a à quelqu'un qui n'est pas juste. Hein? Si cette chose-là, elle est devenue connue à son sujet, c'est-à-dire si quelqu'un s'est connu que lui, c'est une personne qui n'est pas juste. Hein? ils ne doivent pas le choisir lui pour lui donner la bai'a, ou l'allégeance, excepté si on a appris qu'il s'est repenti. Et ensuite il dit, euh, et qu'ils ne peuvent pas trouver quelque chose, quelqu'un d'autre que lui. Dans ce cas-là, ils peuvent lui donner la bai'a, euh, dans ce cas-là, Mais s'ils si peuvent trouver quelqu'un de mieux que lui, dans ce cas-là, ils vont prendre celui qui a les meilleures actions de justice et qui, ont, qui a le comportement des gens qui suivent la voie des pieux. Et si au début, il est sur la voie des pieux et que par la suite, il, il ne reste pas ferme sur cette voie-là puis qu'il change, alors ils doivent lui ordonner le bien et lui interdire le mal. Mais il n'est pas euh, mais il pas permis pour eux de l'obéir dans le péché, euh, dans la désobéissance d'Allah ta'ala. Et il n'est pas permis pour eux non plus de se rebeller contre lui et de le juger avec l'épée. Ils n'ont pas le droit de sortir contre lui avec l'épée. Parce que les hadiths à ce sujet-là sont nombreux et euh, il y a des preuves très claires qui sont aussi plus claires que euh, le soleil en plein jour qui nous montrent qu'on n'a pas le droit de faire ce genre de choses-là. Et donc celui qui a euh, lu les, les hadiths à ce sujet-là dans la Sunna Et bien son cœur, son cœur est ouvert et il accepte ça avec aisance. Nous fait les paroles de Sheikh Imam Al-Shakani dans le livre Sayyid Al-Jarrar, le volume 4, à la page 508 et 509. Après le chef dit, Il dit comme septième exemple, comme septième condition, et, et qu'il soit parmi euh, il y en a ceux qui sont aptes à faire, euh, à tenir le rôle de juge, parmi les juges musulmans, et, et qu'il soit capable de faire les euh, dans les événements qui se produisent, comme ça il est capable de faire des, des, des fatwas, il n'a pas besoin de demander la fatwa à quelqu'un d'autre. Ça c'est, qu'est-ce qui est le préférable Mais Bien entendu, s'il n'arrive pas à atteindre ce degré-là, c'est pas grave, c'est pas une condition absolue. Tant qu'il a un peu de science comme on a mentionné tout à l'heure, c'est correct. Hein? Mais sinon, qu'il peut demander euh, à, à des ulama de lui donner des fatwas sur les différentes questions qu'il a besoin de savoir. Mais toutefois, s'il si peut être lui-même Mujtahib, le dirigeant, et avoir la science nécessaire pour le faire. Alors, ça c'est quelque chose de préférable. Hein? Et donc, euh, c'est pour ça ici il explique euh, ce sujet-là. Il dit que, euh, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, ودفع من أراد بمكر والأخذ على يد الظالم وإنصاف المظلوم وتأمين السبل وأخذ الحقوق الواجبة على ما اقتضاه الشرع ووضعها في مواضعها الشرعية فمن بايعه المسلمون وقام بهذه الأمور فقد تحمل أعباء الإمامة فإن انضم له إلى هذه الإمامة كونه إماما في العلم مجتهدا مطلقا في مسائله فلا شك ولا ريب أنه أنهض من الامام الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد لأنه يرد, يرد الأمور ويصدرها عن معلوم عن أو عن عن علوي من ولكن لا ولكن لا دليل على انه لا ي يولى هذا الامر الا من كان بهذه المنزله من الكمال وفي هذه الغايه القصوى من محاسن الخصال وليس النزاع في الاكمل والافضل بل المراد في من يسدح لتولي هذا المنصب Oké, okay, donc, ça c'est dans le volume 4 de Sayyid al-Jarrar, à la page 507. L'imam al-Shokan, il explique les, les responsabilités du dirigeant. Et puis, il dit donc que parmi les. Euh, le but de, de vouloir établir un imam ou un dirigeant pour les musulmans, c'est qu'il applique les règles d'Allah. Regardez. Déjà là, là-dedans, on voit tout de suite la différence entre le système démocratique et la raison pour laquelle on établit un dirigeant dans le système démocratique et euh, le, dans l'islam. D'accord on va, on va voir l'exemple. Le Cheikh, il dit premièrement sa responsabilité, c'est d'établir les règles d'Allah, de lutter contre les ennemis de l'islam, de préserver le, le, les, les, les terres des musulmans et les musulmans. Les habitations ou les, les endroits où les musulmans vivent. Baïda al-Muslimi. al c'est un œuf, hein. Et c'est comme si le, les musulmans sont dans une, dans un, dans une sorte de, de coquille, hein, protégée, hein. Et qu'il y a des ennemis à l'extérieur qui voudraient essayer, par exemple, de les attaquer ou de le casser cette, cette coquille. Et le dirigeant, son rôle, c'est de préserver cette coquille cette, euh, cette coquille-là pour protéger justement contre les ennemis qui veulent faire du tort aux musulmans. <coughs> Ça c'est un, un, un, des, un des rôles du dirigeant. Euh, il faut également repousser ceux qui veulent faire des russes contre les musulmans, prendre l'injuste par la main pour le faire fléter son injustice, et de, de redonner à l'opprimé son droit. Donc quand il y a de l'injustice, le rôle du dirigeant, c'est d'établir la justice. Hein? Celui qui a été opprimé, il faut le défendre, il faut lui redonner son droit, et celui qui a fait l'injustice, eh il faut qu'on le prenne par la main, puis qu'on le, qu le fasse cesser de faire l'injustice, et qu'on le punisse s'il mérite d'être puni. Euh, également, il faut sécuriser les routes dans le sens que s'il y a des routes qui sont pas sécuritaires ou des rues qui sont pas sécuritaires à cause des criminels, à cause des bandits, à cause des choses comme ça, il faut sécuriser les routes. Et un des devoirs du dirigeant, c'est de faire ça, d'établir la sécurité dans le pays. Et ça, c'est appliquant, bien entendu, la, la loi, la loi d'Allah subhanahu wa taala. Une des la d'Allah, maqtadarush shal, Et de reprendre les droits et les obligations qui sont obligatoires dans selon la Shari'a, et de les remettre à l'endroit que la charia a déterminé, où on doit poser ou remettre ces droits-là. Euh, donc, le cheikh dit que celui que les musulmans ont choisi hein, pour diriger, c'est-à-dire celui à qui on a donné la Bey'a, et qui a établi tout ça, et qui a rempli, les, les, qui a pris la, en charge Euh, et la responsabilité de, de, de, du dirigeant. Si on, on, si on rajoute à tout ce qu'il fait comme, comme responsabilité, tout ce qu'il a comme responsabilité et tout ce qu'il a comme qualité, si on rajoute à ça le fait qu'il est un imam dans la science et qu'il a atteint le niveau d'un nutritionniste absolu dans les questions de religion, alors il n'y a pas de doute que c'est quelque chose qui est mieux que quelqu'un qui n'a pas, pas atteint ce degré de l'ischtihad. De Donc, c'est-à-dire que si t'es capable d'avoir un dirigeant qui a ses, qui remplit ces tâches-là, puis en plus il est mujtahid dans, dans la science islamique et il a du, du ilm dans, dans l'islam puis qu'il peut faire l'ischtihad, ça c'est quelque chose de mieux. Il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, pourquoi bah, euh, Mais il dit par contre, il n'y a pas de preuves pour dire que Si quelqu'un n'a pas le niveau d'ijtihad, il ne peut pas prendre en charge la position de, de, de dirigeant. Il n'y a pas de preuve dans l'islam pour ça. Contrairement à certaines personnes parmi les groupes de bid'a, ah, comme les chiites rafida ou d'autres, qui disent que pour que quelqu'un soit un dirigeant, il faut qu'il ait atteint le niveau d'ijtihad, ou faut il faut qu'il soit un grand savant de l'islam, ou faut il faut qu'il connaisse la charia, ou faut il faut qu'il soit parfait. Et ils disent que sinon, il ne peut pas être un dirigeant. Ça, c'est une condition. Au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve de la charia là-dessus. Donc, le chien dit même si un dirigeant n'a pas atteint ce niveau de perfection-là, dans la religion et dans la science, eh bien, dans ce cas-là, euh, c'est pas une condition, hein, et c'est pas obligatoire qu'il ait atteint ce niveau-là. Euh, et qu'il ait atteint cet extrême ou cette limite dans la science. On ne discute pas ici sur la question de est-ce que quelqu'un, est-ce euh, qu'on ne doit pas choisir le, euh, c'est-à-dire, Et il a dit, on ne veut pas discuter ou on n'est pas en train de, de débattre sur la question de la perfection et qu'est-ce qui est le meilleur. On veut juste expliquer qui est apte à être dirigeant et qui est apte à prendre ce, ce, ce poste-là ou cette, cette position-là. Donc celui qui a respecté les, les exemples et les conditions qu'on a mentionnées, alors celui-là, il peut être le dirigeant. Et c'est ça le, le, le, le but de l'imam, comment on l'a expliqué Et euh, donc ça c'est mentionné dans les paroles de l'imam à Après il dit, euh, huitièmement, « Il dit qu'il a mentionné comme exemple qu'il faut qu'il soit euh, avec tous ses membres. pas qu'il soit euh, handicapé ou quelque chose comme ça. » et il ne faut pas qu'il qu soit aveugle. Et le Cheikh, il dit aussi « zamine » et « zamine yani » c'est celui qui est affecté par une maladie chronique ou bien par une maladie qui est reliée ou bien par euh, la vieillesse aussi. Hein? Donc « zamin il ne faut pas qu'il qu soit aveugle ou « zamine ». Je vais expliquer. Donc le Cheikh, il mentionne l'explication de ça. Il dit « quand chaukani أما سلامة الأطراف فلا وجه لاشتراطها فإن الأعرج والأشل لا ينقض من تدبيره شيء ويقوم بما يقوم به من ليس كذلك ومعلوم أنه لا يراد من مثل الإمام السابق على على الأقدام ولا ضرب السلجان Voilà, hamd al l Donc, euh, ici, le, le chef, il, il mentionne les paroles de l'imam al-shokan, il enseigne al jarrah et il clarifie, il clarifie cette condition-là. Il dit que, comme on a dit tout à l'heure, que, euh, une condition, c'est qu'il soit avec tous ses membres. Sauf qu'il dit ça, c'est, shokan, euh, l'imam al-shokan, il dit que c'est pas une condition, qu'il qu'il soit, euh, avec tous ses membres, euh, comme il faut, parce que, Euh, il y a des, euh, des exemples de hadiths qui mentionnent justement que certains, euh, même si un dirigeant est sans les, les il, on lui, il lui manque des, des, des, les, les extrémités de son corps, même s'il n'a pas toutes tout, toutes les parties de son corps, c'est pas grave, il peut quand même être dirigeant, euh, même s'il est handicapé ou quelque chose comme ça, parce que le but c'est c'est, y euh, qui est capable de remplir ses, ses, tâches en tant que dirigeant. Voilà, il y a qui Il est capable de faire tout ce que quelqu'un d'autre comme lui est capable de faire dans les questions d'organisation et ainsi de suite. Mais, euh, toutefois, si, si, comme le chef Mokbill lui le dit en bas de page, il dit, si ça affecte sa raison et sa, sa, sa, sa façon de, d'organiser la, la politique, et ainsi de suite. Dans ce cas-là, s'il n'est pas apte, euh, à ça, dans ce cas-là, bien entendu, il ne peut pas prendre en, en charge les questions de l'État. Parce que, du moment que sa raison est affectée, il ne peut plus être, euh, en charge, de, des affaires d'État. Après, il dit comme neuvième point, il y a qu'une, d'un khibratin wa ra'in chassif, bi amril harp, ou t'adbiril juyouch, ou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 et se venger des injustes. Ensuite il dit, comme deuxième point, Il dit, euh, il mentionne une autre condition aussi, c'est qu'il faut qu'ils soient parmi ceux qui ne vont pas être pris de pitié par rapport au l'établissement des punitions d'Allah taala au moment d'appliquer la punition il faut pas faire preuve de pitié ou de de faiblesse ou des choses comme ça de de de cest il faut appliquer la la la, la punition d'Allah taala avec fermeté dans ce moment-là et il faut pas qu'il soit aussi parmi ceux qui ont qui ont peur de couper les têtes ou bien de couper les membres parce qu'il y a des gens là, si si tu les mets dans cette position-là, qu'ils doivent appliquer la, les lois d'Allah puis qu'ils doivent couper la tête à quelqu'un euh, parce que la personne a commis un crime et que ce crime-là a comme punition le fait qu'il doit être euh, par exemple décapité ou bien euh, on doit lui couper un membre comme euh, sa main, par exemple s'il a volé ou des choses comme ça, ben, il y a des gens qui sont, comme on dit là, des, des gens un peu euh, frileux comme ils ont peur eux, ils ne pourront pas appliquer ces règles-là, et donc, préférablement, le dirigeant doit être apte à faire ça. Parce qu'en principe, c'est le dirigeant qui doit faire ça, et, ou bien sinon, c'est ses représentants. Mais aujourd'hui, la plupart du temps, euh, c'est pas le dirigeant qui le fait, c'est quelqu'un qui est désigné par le dirigeant, et lorsque c'est le temps de l'appliquer, il va venir et puis il va couper les têtes. Hein. C'est pas comme les bourreaux là, dans les, dans les, en Europe, là, ceux qui mettent un masque sur leur tête, c'est pratique. Non. Et moi, quand je me souviens, j'ai vu, quand il, y avait, quand il y avait eu une exécution en Arabie Saoudite, j'ai assisté, euh, parce que c'est devant la mosquée qu'ils le font, et puis, euh, ouais, devant la mosquée, dehors, sur une grande place publique, et puis, le, la personne qui a coupé la tête, Il n'est il pas euh, avec une cagoule, rien. Il, il montre son visage sans, sans problème. Qu'est-ce qu'il fait Il donne un bon coup dans, derrière la nuque, là. Parce que la personne a la tête penchée par en avant. Et euh, les mains dans, dans le dos. Okay. Puis il a les yeux bandés. Et puis il donne un bon coup d'épée, là, comme ça. Un, seul, un bon coup sec. Et puis Ah oui, c'est un, un homme costaud, hein. Un, un grand noir là, un nigérien là, c'est costaud là. Et puis il donne un pont au cou, là avec son, avec son épée. Et puis la tête, elle fait comme ça. Elle, elle, elle se détache pas nécessairement complètement du, du corps. Mais des fois ça arrive que oui. Hein? Et euh, la fois où j'étais là-bas, c'était pas le cas, ça s'est pas détaché. sauf que tu vois le jet de, de sang qui qui sort euh, du cou là, tout de suite. Je vais vous épargner les détails. Il le faisait lui aussi par la suite, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est sûr que c'est pas facile, mais ça fait partie de, de la justice que Allah nous a ordonné d'établir. Et donc, Alhamdulillah. Et comme je disais, ça c'est bien entendu, c'est pas comme les Khawaris enfin dans certains pays là, ils décident que eux, ils sont les dirigeants responsables. Ils attrapent des gens dans rue. toi t'es un, un apostat ou quoi, on va te couper la tête Oui, bon, ils kidnappent des journalistes ou des gens comme ça Puis après ils se font filmer, puis ils coupent la tête des gens Puis ils mettent ça sur internet, et puis ils disent ça c'est la loi d'Allah Ça c'est pas la loi d'Allah qu'est-ce qu'ils appliquent ces gens-là Ça, Ils ont aucune autorité pour faire ça, et aucun droit de faire ça C'est pas eux qui doivent décider quand est-ce qu'ils font ça hein? Et en plus des innocents qui n'ont même pas été jugés Et, et, et non seulement ça aussi, c'est que. Hein, mais c'est pas comme ça. En tout cas, il y, y a un chef euh, Abdel Mohsen al-Abbah. J'avais expliqué ça dans un cours, même de, de ce cours-là, dans ce livre-là. J'avais expliqué déjà qu'avant qu'on fasse une exécution à l'Arabie Saoudite de quelqu'un parce qu'il a fait un crime, il faut qu'il y ait 12, euh, 12 juges qui ont signé. Et ça passe par 12 personnes avant. Et le dernier, c'est le roi qui, qui signe en dernier. Donc, c'est pas comme si le juge dit Ok, euh, t'es coupable, et puis on te coupe la tête. Non, il faut que ça, ça passe par des comités de, de. Comment on dit Des gens qui vont revérifier le, le, le, le, le cas et le dossier et tout ça. Et ça passe par 13 signatures avant d'arriver au roi, puis par la suite. Là, quand le roi donne son accord, là, la, la punition est appliquée, le qisas va être appliqué. Et quand il y a un qisas, c'est mentionné à la radio. Tout le monde l'entend. Il va y avoir un kissas aujourd'hui, telle, telle chose et tout. Et une fois même, comme j'ai expliqué, une fois, quand j'étais en Arabie Saoudite, il y avait eu les, les gars qui avaient fait la, la bombe à Khoubar. Il y avait, il y avait des, des khawaris qui ont mis une bombe à Khoubar pour essayer de faire un attentat et tout. Ils les ont attrapés, puis ils, ils, ils les ont punis. Et il y en a un parmi les, les frères, parce qu'il y a toujours des gens dans l'université, ils sont des étudiants, mais il y en a beaucoup qui ont des chubouhats. Et il y en a même parfois, c'est des et des gens de pédagogie, des taxonines, mais ils se cachent. Et puis, chaque fois qu'il se passe quelque chose, ils font juste des commentaires entre eux pour euh, envoyer des, des, des flèches, là, et des, comme des chubouhats. Alors, quand ils ont... Euh, Puis Quand ils ont exécuté les quatre qui ont fait l'attentat, ils ont dit comment ça se fait qu'ils tuent des musulmans pour avoir euh, tué des coufards Dans la charia, on ne doit pas tuer un, un kafir pour un musulman. On ne doit pas tuer un musulman, pardon, pour un kafir. Et, euh, et Alhamdulillah, il y a un shihr qui, qui, qui a répondu. Il a dit si tu as bien écouté à la radio quand ils ont annoncé la peine de l'exécution de ces quatre, le, ils n'ont pas mentionné le verset de préface Parce qu'ils mentionnent le verset pour quelle raison ils vont l'exécuter. Comme par exemple, quand c'est le préface, ils vont dire « Il y a une vie pour vous dans le talion, la loi du talion. » Mais dans, ce, dans cet événement-là, ils ont mentionné het is al haraba Inna ma Uladina ladin Allah wa Rasoulu, weesgenen in de aarde fassade. En en Hein, mais c'était pour avoir fait le, la, euh, la, la, le désordre sur la terre, le sassatul art. Et donc, il méritait l'exécution, parce qu'il y a des degrés dans ça. Un yuqat talo, premier degré, c'est comme s'ils ont tué des gens, ils doivent être tués. Ou bien ils doivent être crucifiés, ou bien on doit couper leurs leur, euh, leur pieds et leurs mains à extrémité. Hein? un pied d'un côté puis la main de l'autre côté ou bien ex, être ex, ex, exilé de leur terre donc ça c'est des exemples de, de, de, de punition pour ce, ce, ce genre de crime là selon le, le degré de crime qu'ils ont fait ils auront le degré de punition qui, qui entre en, en ligne de compte avec le crime qu'ils ont fait et donc c'est pour dire que Des fois, des, des, des gens qui sont des ignorants, ils, ils, ils font des critiques, des jugements qui sont appliqués par les, par les juges et par les dirigeants, alors qu'ils ne connaissent même pas les détails et les principes de la charia, et ils critiquent comme ça, des, des commentaires, ils se prennent, ils se pensent plus intelligents que les, un amas de l'islam. Donc ça, c'est grave. Quand des jeunes étudiants, là, commencent à juger les. En de ulama, commence à leur Oh, vous appliquez pas bien la sharia, de suite. Après, le chef, il dit: la Oké, ça, on l'a lu, point-là. Ensuite, il dit: Ensuite, il dit: dit: Ensuite, il dit: dit: هل تراء في النظام الانتخابي الشروط الواجب توفرها في الخليفة والحاكم المبايع, والحاكم المبايع له آآ الجواب لشيخ الزي فنقول إن النظام الانتخابي يقوم على الأكثرية الغوغائية في اختيار حاكمها فالشعب في بما فيه الغصب والسمين يقوم باختيار مجلس النواب الذي يمثل في هذا النظام اهل الحل والعقد الذي بدوره يختار الحاكم فماذا ننتظر من شعب مليء بالافكار المنحرفه من بعثيه وناصريه واشتراكيه ورافضيه واخوانيه و... و... والى اخره ها تلكم الـ الـ إلى آخر تلكم الأفكار التي بعضها تخالف الإسلام جملة وتفصيلة. يرشح لنا مجلسا يختار لنا حاكما عدلاً قد اشتهر بذلك أم على العكس من ذلك. وكل إناء بما فيه ينضح. Le chef il dit que on peut répondre maintenant à la question qu'on Est-ce que dans le système démocratique, on prend en considération les, les questions, euh, les conditions qui sont obligatoires, euh, en la, qui doivent être présentes dans la personne qui va être le khalifa ou le dirigeant à qui on donne la veille hein? Est ce que le système démocratique respecte ces conditions là Il dit, c'est clair que le système démocratique est basé sur la majorité et sur la, démo, la démagogie. C'est-à-dire que les gens ils vont voter selon Euh, y a, y a le fait que le dirigeant leur dit ce qu'ils veulent entendre et donc ils vont choisir le, le, le, le dirigeant va être choisi par le peuple et le peuple est composé de, du, de, de, bons, et de, mauvais in, de bons et de mauvais individus hein? et donc euh, y a, y a, parmi eux il y a toutes sortes et donc euh, ils vont choisir les députés hein, qui sont soi-disant ceux qui vont représenter Euh, selon les démocrates, chez les Wallabds, alors que bien entendu, on sait bien entendu que ces gens qui, soient, qui, qui font eux-mêmes partie de, de, des députés ne respectent pas les conditions qui sont nécessaires pour faire partie chez les Walakd Mais il dit, Wallabib, il y a des deux ou il y a des donc par la suite, les députés vont changer les dirigeants. Il dit, mais qu'est-ce que vous espérez d'un peuple qui est rempli d'idées, toutes déviées Euh, a, parmi les, le peuple, il y a des gens qui pensent euh, ou qui ont des idées euh, de, de différentes idéologies euh, des koufars, ou même parfois de différentes sectes, parmi les groupes des musulmans, comme la, le, le groupe politique de, ou le parti politique des Ba'aziyah, ou bien des Nasiriyah, Nasiriyah, Jamal Abdel Nasser, Ba'aziyah, le parti de Saddam Hussein, euh, et euh, de... En, en, en Syrie aussi, c'est un parti bas c'est socialiste hein? ou bien le parti des Ra'fada, ou bien le parti des Irkwan ainsi de suite, donc toutes ces idées-là parfois, parmi ces partis là il y en a qui sont en opposition totale avec l'islam est-ce que donc on va choisir on va laisser euh, et, on va choisir comme dirigeant parmi les gens qui font partie de ce majlis euh, des gens qui sont justes ou qui respecte les conditions qu'on a mentionnées tout à l'heure, ou, ou bien on va euh, trouver ou on va tomber sur un dirigeant autre que ça. Et donc, euh, c'est bien entendu que dans un système pareil, on ne peut pas tomber sur un dirigeant qui va respecter les conditions de l'islam. Et depuis que quelqu'un dit au sujet d'un euh, dirigeant qu'il doit avoir le plus, non, le plus grand nombre de votes, Ça veut dire qu'il va devoir appliquer une certaine politique de faire plaisir à tout le monde. Hmm. On va, on va juste faire la clôture. inchallah, InshaAllah. SubhanakaAllahumma hamdik. Ashadu anla ilaha illa anta astaqfiruka wa atobu ilayhi.